Dis-moi pourquoi tu pleures, enfant, de pleurer, tu as bien le temps. Tu sembles avoir très peur de l'orage, j'en avais aussi peur à ton âge. Sais-tu qu'il te faudra être grand Ce monde n'est pas pour les enfants, C'est un monde qu'ils ont fait sans toi. Pourquoi souris-tu mon fils En sais-tu plus que l'enfant de